10 dans le mille comme Richard <rires> Richard Mill, Lamborghini Voilà ce que les hommes veulent Grosse poitrine, ventre plat Voilà ce que les femmes veulent Richard Mill, Lamborghini Voilà ce que les hommes veulent Grosse poitrine, ventre plat Voilà ce que les femmes veulent, poitrine, plat, voilà ce les femmes veulent. Ceux qui ont fait des décennies, ils te diront que la maison d'arrêt de frais, ne rien n'a furi le type oh. me dit que sa cocaïne est tellement blanche que donne la nuit noire et les pluies bienvenue oh. aux monde où le désespoir ne s'avise pas plus aucun job à la mer tu mords dans le film l'expert c'est exactement où l'esperme toujours ils doivent pour moi la famille te fait pas de bile ne mais juste pas tes lèvres quand tu fais la bise 6h matin sont pour tout ce que je vise anticipe analyse comme Richard is the meal j'étais à kinshasa le jour de l'attentat à madrid en foire j'ai un alibi que tu me préserve de mourir humilié frustré tout comme le chef de la ville un petit lobby de mes femmes se font supérieurs à la normale et rusés me seulement de Sans d'autres mourront, sont versés une lampe comme Chosaïm Ça prie des risques en traversant la Méditerranée Tu forniques sans être soupçonné À la recherche de quelques femmes discrètes Qui ne parlent pas, qui ne l'ouvrent que pour sucer Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent Grosse poitrine contre plat, voilà ce que les femmes veulent Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent Grosse poitrine contre plat, voilà ce que les femmes veulent Le temps c'est de l'argent, je ne porte pas dans mon cœur mais sur le poignet J'avance dans la luxure, les yeux bandés Est-ce que vous me voyez 95 D Ferrari, Ferrari 9 Terminé Fuck le salaire à mille feuilles Ils en ont trop dit Peu fait ok Je vais les crever Ils font les gonfler Je serai pas choqué De les voir ramper Pour un billet Vendent leur remède J'arrive comme ça 100 kilos d'âge d'excédent Devant les portes de l'Occident a rien à dire Igo je suis excellent C'est bien sur mon 11 Que ton mec J'avance dans le game En boitant Calibas La main droite dans l'autre Un Je veux un gros gamos Fuck la Opel Je suis la preuve que le talent paye Je fais que du salon m'apprécier Je t'enfonce mon là Betty, tu cherches de la dope, c'est pas réussi Elle va dans le bon lit, lit Et finir dans mon lit, mon lit. Elle m'a sûrement vu dans un peu de lit Et depuis elle se demande si je baisse euro dans la roule voilà. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent Grosse poitrine, contrepla, voilà ce que les femmes veulent Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent Grosse poitrine, plat voilà ce que les femmes veulent Charmeli, charmeli, charmeli, charmeli, charmeli. Voilà ce que les hommes bumble. Voilà, voilà ce que les hommes bumble. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Voilà ce que les femmes Voilà ce que les femmes Voilà ce que les hommes bumble. Voilà, voilà ce que les hommes bumble. Charmeli, charmeli, Lamborghini, Voilà ce que les femmes bumble. Voilà ce que les femmes